Soyez avisés, petit peuple! Les maîtres réanimateurs décrètent ceci. Réanimation sera dorénavant la seule et unique émission radiophonique métal que le peuple aura le droit d'écouter. Toute personne prise en flagrant délit d'écoute de toute autre forme et ou imitation de diffusion métal radiophonique se rendra automatiquement coupable de haute trahison envers le règne du chaos et se verra infliger la peine ultime. Devoir écouter pour l'éternité Star Academy. <rire> Voici réanimation The Undead Incorporated Show. Donc, soyez d'or, c'est déjà averti, aucun pardon ne sera accordé. We will show no mercy, cause we fucking said so.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 La passe week-end est seulement à 45$. Le Detox Rockfest, le festival à ne pas manquer. Samedi, le 18 juin, Musica Productions et les 4 As Poker présentent Cataclysm. Avec artistes invités And Is Near, h a n d s of Death et Beyond Atrocity. Au Monkey Line Club, Centreville, Trois-Rivières. Billets 15$ en prévente disponibles sur TicketPro.ca, chez Musique Daniel Côté, Frères d a n c r e Tatou et aux 4 As Poker. Cataclysm, samedi le 18 juin d è s 19h. Spectacle 18 ans et plus.、Hey. Vous êtes assez f o u pour l'écouter.、Right. 89-1. MTV.、Whoa. Makes me want t smoke crack. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 7 juin de l'an de disgrâce 2011. An de disgrâce. Ha <rire> ha ha ha! Je suis le Dr. p a y n e Pandragon et mon co-animateur est ce sale gobelin de Sinistros. Eh oui, que voulez-vous? Je vais te le dire, ce que je veux, moi. Non, tu n'es pas loin de le savoir, je le sais déjà. D'accord. Mais tu retravailleras tes jokes, par exemple, parce que c'est. Pourquoi? b o u a n sale gobelin? Non. l e a dix. Ah, de dix grâces. Ouais, c'est assez.、Euh... C'est pointu. Ouais, c'est très pointu. Ouais. ouais, un petit coup d a i l a t C'est pas à la portée de tous. Je d o n a u r a i pas beaucoup de nerfs, mais un petit coup d'Ayat, ça va être correct. p s s t p s s t comment <rire> <rire> vas-tu? Ben, ça va très bien. On en, en a cette, rien à、euh, foutre! d cette première émission de juin 2011. Tout、euh... à fait. Ouais. Première émission qui,、euh, semblait-il, nous annonce d'avoir finalement peut-être.、Euh, Beau temps et chaleur. Et trash metal. Et trash metal, évidemment. Parce que ce que vous venez d'entendre depuis la, les 22 dernières minutes, pratiquement les 23 dernières minutes, ce n'était que du trash. Et j'avoue que tu t'es forcé pour ce bloc qui était délectable. Vous êtes trop bon, monseigneur. D'ailleurs, je me suis forcé et cet effort ne pourra malheureusement point être répété le reste de l'année parce que tout、là. avait été canalisé, là. Ben oui. <rire> j'ai mis toutes mes énergies dans ce petit bloc-là. Dans ce petit bloc-là, d'ailleurs, le reste de l'émission, eh bien, j'ai absolument rien présenté. Tant mieux. Mis à mise à part 40 de mes meilleures blagues.、Eeeh. On vient d'entendre la formation <rire> américaine. Ça promet. Ça promet d'être vraiment long comme émission. On vient d'entendre la formation American. American. American. American. a r a n a m r a n m i c a n American. American. m e r i c a r i c a n a e r i a n a e r i c a n e r i c a n i c e r i c n a m e r i c n a m e r a n a m e r a n a m e a m e r i a n e r i c n e s i c e r c n a m e i c n a m e i c e r i c a e r i u a e r i c e r e r c e r c e r i c e r i c a e r i c a e r i c a n r e s e l o n m o i q u i e s t p a n a e r i c n a m e r n a m e r c a m e r c a n m e r a n e r c a e r i c a e r i c e r i c e r i e r i c m e i c a n a m e a n a m e m e c e r i c e r i e r i m r a n m i c a n a m i c n a m T'as-tu dit 86? 86. C'est pour ça qu'il a passé tout de reste dans, dans mon jeune Pourquoi, temps. Pourquoi en 86? T'étais en état de catatonie? Il y a une année qu'il y a. Non, c'est parce que j'étais en train de, de changer comme, musicalement. Oui, a t'as b e n écouté du s i n a Turner, je pense.、Hein. Pas tant que ça.、Puis、là. Du, mais...、euh, du Cyndi Lauper. Ça, faut pas que tu le dises. Et puis、je、du, du m e n Atworth. Absolument. <rire> Non, non. <rire> je te vois avec tes culottes bouffantes. m a u v e、euh, Oui,、ouais, puis.、Non. Ta belle ceinture jaune, là. Puis non, si. Suis... <rire> ben, je pense que c'est vrai, pour je ça. Je pense que c'est vrai. J'ai、ouais, vu une ouais, photo, hein.、Ouais. Mets ça sur YouTube, toi.、Si、hein, tu, pars, vois. tu marchais pas sur le nom d'MC Hammer avant. Faut à pas, pas se le、là. dire, c'est v a i l y a quelqu'un qui t'a c h e t é ça. Effectivement, c'est un album de 86 Sinistro. <rire> c'est le deuxième de cette、euh, formation. Ceux de loin, selon moi, le meilleur. Juste auparavant, nous avions Death et la pièce Born Dead. Ouais, c'est bon, ça. Ouais, très bon album, Le Pro C, qui est paru en 88, sur Combat également. Et il faut noter que cet album-là, d e Death, ne représente pas, en soi, la discographie de l'album. Ben, tu veux, moi, Death, j'étais pas capable, parce que si moi, je, ce que j'ai connu, c'est le côté plus,、euh, progressif. Progressif, technique, o u h ça, j'ai vraiment trouvé ça. Il n'y、euh, a pas un album qui, qui se, ressemble. Qui est pareil,、ouais. n o n c'est, e je sais pas, là. C'est sûr que, un musicien comme Chuck, qui, s e réengageait à tous les albums des nouveaux musiciens, c'est normal, que ça ne peut pas s'en aller pareil, il n y a pas de continuité. C'est sûr. Juste auparavant, nous avions Testament et la pièce First Strike Deadly, qui est tirée de la compilation du même titre, qui est parée en 2001 sur Spitfire. Nous avions Razor et Cross Me Fall. Ah, c'est-tu bon, ça? Ah oui, ça, c'est vraiment cool. Tiré des Evil Invaders, qui, selon moi, est un autre classique du trash. Ouais,、bon, e et... l o n moi, c'est le meilleur album de Razor. C'est le meilleur. Qui est paru en 1985 sur Attic. Nous avions Anthrax et Death Rider. Pièce d'ouverture de l'album Fistful of Metal, qui est paru en 1984 sur Mega Force. Et d'ailleurs,、euh, euh, ceux qui sont amateurs de Anthrax, l'album、euh, Fistful of Metal est maintenant,、euh, trouvable et réédité avec,、euh, Un、double pack, c'est-à-dire qu'il y a Armand Dangerous aussi inclus avec.、Euh, nous avions ouvert avec、euh, Slayer. Oh, que oui. Et, et montre-moi, pas de pitié. Ben, c'est chaud, non merci. Non, merci. Non, merci.、Le、spectacle n'a pa pas. Non, m a i c i pa Pas de spectacle, pas de spectacle. Show No Mercy, qu'on le retrouve sur l'album du même titre, qui est Péron 1983, et c'était le premier album de cette formation. Et que oui. De Los Angeles, ce qui、ah, montrerait la voix à ce qui, aujourd'hui, est toujours appelé le trash metal. Et oui. Ceci étant dit, ce soir, nous avons encore une émission remplie de, de, d s u r p r e n a n s Oui, oui, n on l'avait dit, on avait une émission fortement axée sur le trash. Ça va être,、euh, ça va être le cas. Parce que moi, entre autres, je présenterai tout à l'heure d'autres petites chansonnettes trash metal. Des chansonnettes. Telles, e、euh, quatre pièces tirées de la réédition de la, du,、euh, ben, en fait, c'était le démo. Apocalyptic Fear,、euh, portant le nom de Down of the Ritual, qui est paru originalement en 92, et qui a été réédité il y a quelques semaines sur Galley Records. Donc, on va aller explorer ensemble, e t e n fait, on va aller explorer ensemble c e t e n fait, maintenant, album, si on veut, réédition sous forme d'album, de ce démo, dans lequel notre ami, Jeff.、Oui. était le guitariste-chanteur. Est-ce qu'il le r é g é n i t pas? Il ne faut pas tu le d i s e Ben oui, l faut juste dire.、Okay, il faut dire. t o u t ce qu'on peut pour le discréditer. Jeff, t es vieux. Oui. Puis, mais t es quand même relativement sympathique, il faut le dire. o n n e peut pas tout avoir. Non, peut, ben, non, il y en a qui n'ont rien <rire> du tout. Hein,、euh, et toi, en ce qui concerne Sinistros, e tu nous présentes encore deux albums, entre autres. Eh bien oui, j'ai fait une découverte d'un band、euh, trash、euh, brésilien. C'est assez fort, le trash au Brésil par les temps qui courent. Semble-t-il que、euh, oui. Oui. On a connu bien des bandes assez spéciaux comme Waslum et.、Euh, et Slalom. Et,、euh, Slalom. Lom -lom, pis,、euh, pis petit bonhomme, pom pom pom. C'est ça. <rire> C'était vraiment raté, ç <rire> <rire>、euh, Formation Decimator,、euh, qui viennent du Brésil, qui ont deux albums à leur actif.、Euh, Killing Tendency en 2007 et Bloodstain qui vient de sortir il、euh, n'y a pas tellement longtemps, en février 2011. C'est un, c'est du trash old school,、euh, comme on aime. Easy way, easy g o r l 1, 2, 3, 4, that's it, là.、Mm -hmm. Il n'y a pas de, pas de fluff, là. Des fois, ça, ça sonne un petit peu.、Euh, discordant. Ben, pas discordant, là. Mais garage. o u a ça sonne. Ça sonne comme à l'époque, là.、Mm -hmm. euh, Comme le Ça, ça le... sonne comme le premier album de Creator. Comme le deuxième, je dirais. Ben, le, le premier pire, là. Ouais, mais le deuxième, je dirais. Ah, ok, bah, ok,、bon, il、okay, y, y a un certain profilage、ouais, qui est été ça, fait. C'est、okay, ça, c'est、okay. ça.、Bon. Mais c'est tête, par exemple. C'est、euh, Dread Common Bar,、euh, p u i s c'est cool, ça sonne très bien. j a i ai b i e n a i m é Euh, le deuxième album que tu nous présenteras au cours de l'émission. C'est Bloodstain qu'on présente présentement, là, là. Tu vas avoir un autre album au cours de l'émission. Ça va être Blood.、Euh, non, pas b l o o d ça, ça va a être a Book, Book of Black e a r t h Book of Black e a r t h、ouais. Qui est un peu moins trash, donc on va probablement l'étirer vers la fin de l'émission parce qu'on a encore des blocs trash à m e t t r pour ne pas briser l'atmosphère. Enlevante.、Euh, en En le vente, oui, on vente. <t en le <t> vente. Ta oum, ta oum, t o u Ta parouette, oui, on est en, <t> en forme, <t> en> nous autres, là, là. <rire> on se peut plus, mon cher ami. Non, effectivement, je suis très en forme ce soir parce que j'ai tellement hâte à la semaine prochaine de présenter l'intégrale du dernier album de Morbid a n g e n o h Moi aussi, je me pipe. Ah, ouais, toi, je sais, mais ça, je vous reviens avec ça tout à l'heure. <t 'en> on va se taper、euh, cinq pièces de l'album de Decimator. Eh oui,、euh, t i r é de l'album b l a s t i n g qui est p a r u sur Killigan Records. Yes, Banner of Terror, The Observer、Cult War、Streams of Blood、Genocide。 Oui, c'est cool, ça, Decimator. Oui, c'est excellent. Formation brésilienne, Decimator,、euh, avec l'album Bloodstain, qui est paru sur Kill Again en février.、Euh, on a entendu tour à tour les pièces Genocide, Streams of Blood, Call to War, The Observer et Banner of Terror. C'était vraiment cool. Oui, C'est un très bon t r a s m C'est old school, puis ça nous rappelle un peu des créateurs. C'est un très bon trash metal. J'en conviens. Allègre. Très efficace, puis c'est en spectacle, ça doit être tout aussi efficace. Certainement. Formation brésilienne du Chili, je pense. Oui, à côté de la Colombie. Oui, c'est ça. Dans le bout de s a i n t j e a n c t r i c h e l i e u Oui, oui, c'est ça. Bon, excellent choix, mon cher. J'espère que tu seras à la hauteur pour le prochain. On va essayer. c'est pour ça que、euh, mon prochain, je l'ai mis en dernier parce qu'il était un petit peu moins à la hauteur. <rire> de fait, c'est des nains que je vous en donne. C'est au、okay. gars,、ah, oui, okay, ok, Bon, ok.、Euh, je l'ai dit tout à l'heure en petit préambule. La semaine prochaine, je consacrerai une partie de l'émission, e n en fait, de ma section d'émission,、euh, la présentation du nouvel album de More Banjo. Alright! Je le savais, la, la foule est en délire. Wouh, o u h J'écoute, j'entends déjà le r o c k m a s t e r s'il nous écoute présentement, dire, ouais. Ouais? o、ouais, il aime pas ça. Moi pas. non plus. Non, je sais que t'aimes pas ça. <rire> Moi, je suis un fan,、euh, fini de Morbid Angel. il、euh, y a huit ans que j'attends la sortie de cet album-là, pis u je trouve que c'est de n r a i u d r a i s pas attendre encore huit autres albums.、Oh, non, non, non, il y en a pas failli. Non, non, je t'agace bien, là. Non, mais, tu sais, je trouve que c'est un peu aberrant de la part de la formation d'avoir attendu si longtemps avant de sortir. Ben, non, regarde, la preuve, tu l'as acheté. <rire> ben oui, effectivement. Je le présente pas ce soir parce que, parce que, du pot, pas pas pas, parce que je le trouve pas vraiment bon, finalement. <rire> parce qu'il est pourri, c'était le bon. <rire> non, ben, parce qu'on avait déjà annoncé un concept qui était trash, pis, u、euh, je me disais que c'était bien de le respecter. Euh, donc, la semaine prochaine,、euh, l'intégrale du nouvel album de Morbid Angel qui s'intitule Il Loot the Venom Insanus, qui、euh, est paru aujourd'hui même sur Season of Mist. Donc, ça sera l'intégrale de l'album. Et moi, je suis déjà vendu. Je peux vous le dire, j'ai fait un écoute et puis,、euh, j'ai trouvé que le 8 ans avait, avait valu la peine finalement. C'est Rick Rutan qui est le producteur, donc attendez-vous à voir quelque chose qui soit assez malsain. Euh, Je veux vous parler aussi côté cinéma. Il y avait un certain temps que j'avais affiché sur le site de réanimation, qui soit dit en passant à réanimationad.com, un remake de Red Riding Hood, le petit Chaperon Rouge. Ouais, ou... c h a p e r o n r o u g e Ça a l'air intéressant. C'est un film qui est、euh, une réalisation de Catherine, Catherine Hardwick. J'avais certaines retenues dès le départ parce que, sachant que Catherine Hardwick est la femme derrière la maudite saga plate de Twilight, t o i l e t t Je trouve ça exécrable comme ça. Ben, je sais pas, j'ai même pas écouté, j a i écouté le premier, par curiosité, parce que c'est une histoire de vampire, sans savoir du tout à quoi je m e n t e n a i s C'est un film d'amour d a d o c'est des ados, puis c'est t u t puis c'est taponneux, puis c'est plate, puis c'est long, puis il se passe à rien, puis pouah! Mais je me suis dit, peut-être o u i a poids. Peut-être qu'un remake du petit chaperon rouge, ayant vu un peu le contexte, je me suis dit, mais ça pourrait être intéressant, avait une histoire de werewolves et tout ça. C'est pas bon. C'est assez ordinaire. Bon. Parce que y encore. Il n'y a, a même pas de cul, je p e n s e Ben, celui du loup-garou. Oh, c'est bien. C'est pas <rire> très intéressant. Ben, en fait. C'est que là, on voit que la réalisatrice Catherine, Catherine Hardwick a repris la même formule de Twilight en partie. Encore une histoire d'amourette là-dedans. Entre celle qui est l e p e t i t chaperon rouge, qui soit du temps pour ça. Pas une petite fille, pas du tout, là. Ben non, mais là, faut t'amener e t i t e e C'est une、idée. espèce de blonde cochonne, là, comme tu disais. Ah, une blonde, une grosse blonde cochonne. Ben, pas grosse, là. o、okay, k mais... une petite blonde cochonne. Ouais, ça fait plus ça. Ça se passe, oui, à l'époque,、euh, je dirais, où、euh, la malpropreté était pas mal de mise, là. dans les années peut-être 1700, euh, l'aspect de la créature est intéressant. De, de, la bête,、euh, mais le reste, c'est, c'est tellement long, pis c'est tellement plate de savoir, oh, ben, toi, tu vas te marier avec lui parce que c e s t un mariage arrangé. Oh, non, c'est toi que j'aime. Ça, là, c'est un <rire> film d'horreur. Tu peux te savoir d'autre s chose s que cette c <rire> <Alem. rire> a n e r i e l à e l l e l'aime. Elle l'aime. Il m'a vu se marier avec lui. Oui, mais c'est un fan du pied. C'est un gredin de la pire espèce. Non, Il n'a pas d'avenir. Tandis、oui. que l'autre, c'est un fils de bien l'anti. Oui, mais moi je l'aime. Oui, mais moi je l'aime. Moi je l'aime pas ton petit crosseur plein de c a g e Ta gueule, puis fais ce que tu veux. <rire>、ah. Fait que moi je l'ai pas coté fort. e、euh, Puis, <rire> honnêtement. <rire> j'ai vu les séquences de Super Rubic. Oui, moi aussi.、Euh, ça a l'air abrasé pas mal plus. Quoi, tu l'expliquais la semaine passée, il m e d i r e Moi j'ai vu Charles commencer à lever des、oui, airs. o i c e s Mais non,、oh, c e n j'étais pas pour dire que tout ce qui se passait pour pas piquer la curiosité des gens d e voir les previews. Oh. Parce que les previews, je les avais vus, pis u c'est vraiment hâte, là. C'est pétant, ça, c'est pétant. Mais comme je le disais, ça me passait avec G.J. Abrams, qui nous a sorti Lost, à, entre autres. Il faut s'attendre à v o i r d e q u o i e t t e complètement é c l a t é J'imaginais de voir d e q u o i t o u t le temps t o u r n e r à petite caméra. Non, non, regarde, ça a l'air être... Non, non, non, okay, non, non, non. C'est pas, ou... e s t pas un film tourné à caméra à l'épaule, là. Non, non, non, non. Euh, a、bon, h pour ça, e u j'ai pas vu quelque chose de ben i extraordinaire, euh, honnêtement. Euh, ben, cette semaine,、euh, je vais probablement écouter un film qui, qui sortait aujourd'hui même en DVD qui s'appelle True Grid. C'est un western qui m'intervenait Jeff Bridges, Matt Damon et Josh Brolin pis u ça a l'air d'être éveillé en chien. Fait que ça, je vais vous en parler la semaine prochaine. Parler à quelque chose de éveillé. Oui. Tu sais que je m'étais remis à、euh Écouter les épisodes de l a n c t Comte. Oui. Bon, j'ai écouté les trois premières saisons de, de l'époque, o、ouais. u i est toujours、les、aussi, 80, aussi cool, 90, aussi comique、ouais. et aussi sacrément ginette. Ben、t'sais. oui, tout à fait. Je suis rendu au téléfilm. OK. Bon, les trois premiers téléfilms, ouais, ça mène pas haut, là. toujours la même trame sonore plate et. <rire> Mettons que les histoires sont un petit peu moins bonnes que la série originale.、Mais、hier, j'ai écouté le quatrième volet des téléfilms sur six. OK. Ça ne me donne pas le goût d'écouter deux autres, ça. Non. Là, c'était l'histoire d'un espèce de petit joueur de hockey qui est indien, là, qui décide de devenir chanteur. Puis là, tu entends tout le temps sa maudite tourne, tout le long de,、euh, du téléfilm. Quelle année, ça? Début 90. C'est. Pourri, mais pourri.、Hey, c'est mal acté, mon gars, c'était épouvantable.、Ouais. Sinistrose. L'an 50, a、même、jamais t é Même g i l b e r t Sicotte, il est même pas convaincant là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? L'an 50, là, le but a jamais été d'avoir un acting non, intéressant. Mais... Le but était d'avoir une série q u é t i n e à souhait. Oui, mais là, c'était plus que qu'étienne. Vous a v e trouvé ça drôle, là? Oui, c'est ça. ça. Bon, moi, je m e rappelle, écoute. Dans, d e s temps immémoriaux,、euh, lorsque la première saison,、euh, la première série est apparue.、Euh, sacrément. Euh, sacrément. Oui. o écoutait <rire> ça avec des, des amis à l'époque. On finissait des, s o i r é e、euh, s bien arrosées en écoutant des, euh, des symphoriens pis des lances à c o m p t e c'était pareil, là. o a i s t o u t ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est, vraiment, ça vole vraiment pas haut. Pis u cet, cet épisode-là des six téléfilms, c'est vraiment merdique, là. C'est épouvantable, <rire> Tu sais, même, t'sais, Je ne peux pas concevoir que quelqu'un a composé une trame sonore aussi mauvaise de toute l'histoire du cinéma et des téléséries. Hein, et、ça? pourtant, il faut que tu le conçoives parce que c'est le cas. Ça n'a pas de bon sens. Alors, ça, c'est mon coup de masse.、Hein. Je n'aimerais pas son nom, celui qui a composé ça. J'ai trop honte de, de le dire. As-tu vu les previews de Green Lantern? Non, pas encore. Non, bon, mais ça, ça sort le 17 juin. Puis les previews, bien, écoute. Pff, Faut être amateur des films de super-héros, ça ne fait pas m e t t e clown,、cool, mais ça a l'air. Ah oui, oui, oui, j'ai vu.、Ah, euh, quand、oui. il y a eu sa bague et il monte à son chum, elle, regarde ça, oui, c e merveilleux. J'ai vu celle d'Avengers.、Ouais, oui. Oui. o ça, ça va être cool. Je vais regarder ma blonde avec、euh, des yeux pétillants, comme un enfant.、T'sais. Non, non. c'est merveilleux de voir une Barbie. Avengers va sortir. <rire> et elle de répondre On s'en s a、oui, c Oui, c'est exactement ça. Ce on s'en fout. <rire> Toujours est-il que. On devra retourner en publicité dans quelques instants. o u i on parle, on parle, on parle, on、ouais. parle, on parle. Mais,、euh, avant de s'en aller en pause publicitaire,、euh, mon prochain choix musical et la présentation, comme je l'ai dit la semaine dernière et d'emblée en début d'émission,、euh, se porte sur la réédition du démo de 1992 de la formation,、euh, mauricienne, non, et peut-être même trifluvienne. Ça, ça a été remasterisé pis tout, ça?、Euh, ouais, ça a été remasterisé. Euh, le nom de la formation est Apocalyptic Fear, c'est une formation dans laquelle, entre autres, Jeff Hull, notre,、euh, monsieur, notre, Poul. notre monsieur Poul, notre collaborateur et ancien co-animateur, était le guitariste-chanteur. Le... En fait,、euh, on parle ici du démo Down of the Ritual. Qui paraît, ben, en fait, il y a la date 92-94 dessus, Attendons-nous pour 94. Là, qui comporte, euh, originalement, e、euh, quatre pièces excluant l'introduction. Et,、euh, maintenant, il y a un bonus track de deux autres pièces. C'est sous l'étiquette Gallery Records. Je vous présente ça parce que je trouve intéressant les rééditions de bandes qui n'auront pas nécessairement eu la chance de se faire vraiment ben, connaître. À quand des rééditions d'autres rages? Ça, je crois que ça n'arrivera jamais. Ah.、Oh. Un gars s'essaye. Tu peux t'essayer. Tu peux l'éréditer, s e <rire>、si、u x Non,、hein. tu peux l'éréditer. J'ai, <rire> master tape tout de suite. Ben oui, ben oui, ben oui. D'ailleurs, Blackie les avait remixés il y a un certain nombre d'années. Ah, c'est cool. Ouais. Euh, mais les, Apocalyptic Fear, je trouve que c'est intéressant de redécouvrir ça. Surtout pour les plus jeunes d'entre vous qui n'auront pas connu la passe des années 90 du Trash, Death Metal et compagnie Made in q u e b e c directement. Donc, après la pause publicitaire, on va,、euh, on va aller se taper,、euh,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 Billets 15 en prévente disponibles u r TicketPro.ca, chez Musique Daniel Côté, d a n i e l Côté, f r è r e d a n c r e Tatou et aux u As t r e a Poker. Cataclysm, samedi le 18 juin de 19h. Spectacle 18 ans et plus. Notre émission pour vous avec vous.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 17 et 18 juin, soyez prêts pour le Detox Rockfest en collaboration avec m u s i c Plus, L'Auto Québec et Desjardins. Detox Rockfest, c'est plus de 100 groupes dont NoFX, Lamb of God, Pennywise, Descendant, On the Road. 8Breed, Whitechapel, Mononc e r g e Grimskonk, Cancer Bat, CG r a m o n e 17 et18 juin prochain, à la marina de Montebello, en Outaouais, c'est le plus gros party de l'été. Camping disponible. Visitez pnrockfest.com. La passe week-end est seulement à 45$. Le Detox Rockfest, le festival à ne pas manquer. バイバイ。 b On arrache le petit. Non, c'est p a s c e que oui, il e s t e tout à c l l e r après mon doigt. Formation trifluvienne active. Ça vient de la, la trifluvie. Oui, active. Ça vient de la trifluvie, oui. Je m'en allais dire une niaiserie tantôt. Mais c'est actif. Tu sais, je m'en allais dire, ah, ben là, est-ce qu'on verra? À Pocalyptique Fire ou 3e métal fest. Mais ça se pourrait.、Ben、là, c'est actif. Ça se pourrait, Chris Mal. <rire> ça se pourrait.、Euh, Écoute, ça semble être plus que des rumeurs que le, le band se serait reformé.、Euh, à Je dirais、euh, au x deux tiers avec les membres originaux, selon ce que j'ai entendu. Jeff, si tu nous écoutes, essaie de nous confirmer la nouvelle. Oui, s'il vous plaît, nous revoir. Breaking News.、Euh, bref, s t à s u i v r C'était、euh, Apocalyptic Fear et les pièces Mental Delirium, The Execution, Dying Age et Mutilated by Sickness que l'on retrouvait sur le démo réédité sous forme CD, Down of the Ritual. Originellement en 1994, et c'est maintenant sur l'étiquette Gallery Records. Il y avait 100 exemplaires disponibles. C'était un pack qui comprenait le CD, la fiche et le T-shirt. Je ne sais pas s'il en reste encore. Je n'en ai, au en ai aucune idée. Peut-être vous rendre sur le site de Gallery Records pour aller vérifier si c'est toujours disponible. Si、euh, c'est le cas, j'imagine que vous avez plus d'informations pour vous le commander.、Ah, Seigneur, c'était de la. C'était déblatérant. C'était、ouais. de la bousculade, c'est ça.、Euh, maintenant, chers petits-enfants, Côté spectacle. N'oubliez pas que. Poussinots et les poussinettes. Oui. Oui. Le t r o i s v i è r e s Metal Fest, 11e édition, se tiendra、mm -hmm. vendredi 14 et samedi 15 octobre prochain à la Botte Industrielle. Et nous pouvons vous dire, parce que c'est officiellement annoncé, que les formations Insurrection ou、oh, Insurrection, selon le cas. Insurrection. Ça fait plus beau. Bon, insurrection. <rire> o、okay. Calter, l'esprit du clan, Beneath the Massacre, Sacrifice. Napalm Death et Calaveras Cal Cal Cal Conspire Calabala. <rire> la, sacrifice la, plus fort que toutes les autres. Sacrifice! <rire> et sacrifice! Napalm Death. c a v a v e r a Conspiracy seront au programme. Donc,、euh, en fait,、euh, juste à regarder ce qui nous est présentement annoncé officiellement, ça risque d'être assez prometteur. On n'a toujours pas de détails au niveau de ce qui sera le coût des billets. Non, John, on ne le sait pas si on va en avoir des billets fins a tirées. On ne le sait pas. Bon, Si jamais on en a, John, on va le savoir après le Metal Fest. Probablement. Et donc,、euh, et toi, tu le sauras après. <rire> non, on ne le sait pas. Bon,、euh, Je ne crois pas, mais peu importe. On va pouvoir annoncer, j'imagine, dans les、euh, semaines ou mois à venir, quelles seront les modalités de paiement et à quel coût se les procurer et où aussi. Ceci étant dit, y a BCI, Brave Concert, qui nous,、euh, prépare vendredi le 12 août Misery Index, en compagnie de The Last Felony. Et Unbreakable Hatred, c'est,、euh, aux Foufons Electriques. Il en coûtera 15 et 20 taxes incluses pour y rester via admission. Le 13 août, Hemon and m a r s en compagnie de Hemon and m a r s Ben oui, sont-ils seuls? Et comme、euh, co-headliner, Hemon and m a r s、oui. Euh, c'est au m é t r o p o l i s le 13 août à 20h30, la coûtera 30 72, 35 et 10 plus taxes. C'est pour tous via Ticketmaster, c a m e l o t t Alstrom, Blackguard et Diagonist, Alstorm, pardon. Euh, c'est au Club Soda le, le, le, le, le, le, le 2 septembre.、Euh, Grave, Blood, Red Throne, Pathology, Jigan. C'est le 4 septembre au Petit Campus. e v e r g r e y Sabaton, Power Globe, The Absence. C'est le 21 septembre. Ça, ça m'intéresse à côté, o u i ben, j'ai déjà acheté ton billet.、Pis、non, pas e v e r g r e y Oui, oui, Evergreen. Fest a Lood. Oui, oui, c'est ce billet-là que je t'ai acheté, moi. Ah, c'était l'autre à côté, je t'avais dit. Ah, ben, je suis trompé. <rire> euh, c'est au Fofo, une <rire> électrique. s Et, effectivement, Enslave. Ghost et Alceste. C'est le 29 septembre au Café Campuseries. Vous ê t r e fort intéressant. Juste pour Enslave puis Ghost.、Euh, oh, le dernier Enslave, est... il est vraiment. Ah, c'est vraiment bon. Ghost, c'est vraiment bon. c e、bon. Il y a、euh, Alceste que j'aime b e a u o i Je, ben, moi, pas, je, pas, je trouve ça trop déprimant. Je t o u v e ça trop.、Euh, ah, ça décolle pas. C'est-tu des musiques, genre, pour des annonces de yoga?、Ou? ben Si tu veux du yoga tourné, C'est ça! <rire>、okay. Donc,、euh, c'est ça qui est ça, les amis. Côté spectacle、euh, dans la région et à l'extérieur. b Il y a évidemment Cataclysm qui est où ce qu'il est de vous.、Oh, là. Cataclysm le 18 juin au bar Le Monkey avec And Is Near Beyond Atrocity.、Euh, effectivement, attends, 18 juin, i m a samedi s 18 juin, Cataclysm, And Is Near, And of Death. Ben, en fait, c'est c au coût de 15 C'est au Monkey, au centre-ville de Trois-Rivières. OK.、Euh, Sinistro. Oui, c'est moi-même. Quels seront tes prochains choix? Un très choix.、Euh, un très、judicieux. choix. <rire> un très choix judicieux. Un, un très choix judicieux. Oui, un, un choix numéro 4 pour 6, s'il vous plaît. <rire> OK. Avec Leafly? Non. b a t u l e s f l é coute-toi de la séquence. <rire> D'accord. D'accord. On y va avec、euh, Dark Throne, avec la pièce I'm the grave of the 80s. C'est tiré de Circle the Wagon, paru en 2010. Tu parles d'un titre d'album. hein? Circle the Wagon Oui, je bah, sais. Il y avait un t r i p d'Indien. Ben je oui, c'est sûr. <rire> Pas plus grave que ça. Tu s i m a g i n e Tu s i l me semble de voir ces pauvres Scandinaves-là qui sont là. là Puis il me semble qu'en Amérique du Nord, ça a bien d a l'écho dans le temps ouais, du Far ouais, West. Ouais, West. On va、bien. faire un album hommage au Far West. <rire> Circle the Wagon. On a un paquet de Québécois dans le milieu avec Stephen Harper et sa gang à Nantou. Peut-être <rire> qu'il tournoie dans oui, une farandole f f r é n é e Fait que c'est ça. I am the grave of the 80s. On va continuer avec des pièces d'Immaculate,、euh, the, the Death Angel, The Voivode et h e Slayer. Oh, Allons-y, Dark Throne. Après la pause. Ben, après la on pause. On alors... est rendu là, au s i n i s t r o avec notre grand gueule. Tu parles trop. On va aller en pause et après ça,、bon. on écoutera Dark t r o n C'est tout. Go. Avant que je connaisse l'Odyssée Sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée Sonorisation, mes shows sonnent comme ça.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 Le 17 et 18 juin, soyez prêts pour le Detox Rockfest, en collaboration avec Musique Plus, L'Auto-Québec et Desjardins. Detox Rockfest, c'est plus de 100 groupes dont NoFX, Lamb of God, Pennywise, Descendant, o n t h e r o a d e i g h Breed, Whitechapel, m o n o n l e Serge, Grimskonk, Cancer Bat, CG Ramones. Le 17 et 18 juin prochain, à la marina de Montebello, en Outaouais, c'est le plus gros party de l'été. Camping disponible. Visitez le pnrockfest.com.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 Eh oui, avec la pièce Spirit and Black tirée de l'album Seasons in the Abyss de 1990, c'est paru sur Death American. Toujours, ça va, on a eu v o i v o d avec la pièce Reality qui mettait en vedette、euh, Eric Forrest à la basse et au vocal, c'est sur Negatron de 1995 sur Mausoleum Records. On a eu Dead Angel avec River a n Rapture sur Relentless Retribution de 2010 sur Nuclear Blast. On a eu Immaculate avec Trash Dark, <rire> la m a r i n g u i n e s maringouins du, du trash, du speed, o u i s u r l'album Matthias Crusade de 2010, s u r Storm Spell, et on a commencé avec Dark Throne, et oui, Dark Throne, ça vient d'une pièce de Celtic Frost, c'est un a l b u m de g a m m e de. C'est une frappe. C'est l'amalgame de gamme、euh, Dark et de Throne. Oui, de Throne, oui, mais du Throne de Joel, en tout cas, bref. Joel Throne. Bon,、euh, c'était la pièce Sam, The Grave of the 80s. C'est sur le dernier album Circle the Wagons, paru en 2010 sur Peaceville Records. Hurrah! Bravo, Sinistro! Sinistro, merci, merci beaucoup. Bravo, bravo, merci bravo. Merci beaucoup, Gram. Ceci étant dit, les 20h51,、euh, et justement, Jeff,、euh, je viens de quitter Jeff au téléphone parce que c'est pas grave. Oui, appelé... il fallait bien qu'il nous téléphone. Il nous écoutait même pas, mais ses espions、euh... ont fait que, hey, hey,、euh, il s parle n t d'Apocalyptic Fear, ce serait peut-être mieux d'appeler avant qu'ils disent des niaiseries. Donc,、euh, nous allons en dire des niaiseries parce que c'est confirmé, Jeff nous l'a dit Apocalyptic Fear fera la première partie de Metal l i c a Oui. C'est À Québec, en plus.、Euh. Oui. À, à Québec, dans la région montréalaise. Oui, c'est ça.、Ouais. Non, c'est pas vrai. Jeff, Québec, dans les... Québec dans les Laurentides. <rire> oui, c'est ça. Côté spectacle, par contre, qui ceux-ci sont très vrais. Et ça s'en vient. Et ça s'en vient. Le Heavy MTL édition 2011. Ça se peut-tu, toi, faire une Saint-Jean-Baptiste en anglais, même si ça n'a pas de bon sens? Une Saint-Jean-Baptiste au mois de juillet. Ah, c'est au mois de juillet, OK. Oui. Oui. <rire> Je sais pas, là. Il skipper, toi. Tu s a s je vais juste voir. Je vais juste voir si tu s u i v a s s e z v o u s il ne te suit pas. <rire> OK. Saint-Jean-Baptiste, un 24 juillet. Ben, ça pourrait être innovateur. Je pensais que c'était le 24 juin, mais je i s juste trompé、ouais, d'un mois. C'est d'un mois, puis peut-être même d'une couple d'années. Ah, bien, je pensais que c'était en 2008. Saint-Jean-Baptiste, ça n'arrive pas toutes les années, sinistre. Non, c'est l e reste、hein. aux 5 ans.、Ça. Mais oui, c'est comme Noël. Bien oui. Pauvre innocent. Donc, samedi, le 23 juillet, l a EVMTL vous p r o p o s e n des formations qui suivent. Dead and Divine, Blackguard, Mass Murder, Messiah, Slaves on Dope, Straight Line Stitch,、euh, Red Fang, Grim Skunk, All Shall Perish, Kingdom of Sorrow, Necronomicon, Creptopsy, Suicide Silence, Death Angel, u n Hearth, Machine Head, Trivium, Inflames, Billy Talent, Godsmack et Disturbe. <rire> 10 tourbes, c'est pour ça. c e s o u 10 tourbes. Ouais, mais ça, c'est pour ça. Ouais,、ah, pis à 3,75, la. <rire> la verge. La... Ouais, au moins, c e s non, le rouleau de tourbe, ça, 10 tourbes, ça c o u t r e 30 et quelque chose. <rire> tu couvres pas beaucoup avec、non. ça, on va dire. Disturbe. t e s mieux d'avoir une petite piscine pour couvrir ça. Une belle petite piscine. Oui,、euh, faut que tu l'enlèves avant de mettre la tourbe, bien évidemment. Ben, ce serait préférable, là,、oh, vraiment. Ou,、oh, si, ouais, si tu veux t a p i s s e r t a p i c i n e de bois. Ben, quoi, q u si tu veux qu'il y ait beaucoup d'eau, il y a pas de problème, là, mais... <rire> Tu peux avoir un élément, t o u fait. Un, un, tapis de gazon dans ta piscine. C'est ça. e、euh, t t a n t qu'au dimanche 24 juillet, ce qui m'intéresse beaucoup plus, et c'est à quoi j'assisterai, eh bien,、euh, nous pourrons, ben, ça, ça parle drôle, hein, je dois le dire, là. p Avec r a l'information de Catalyst que je ne connais pas du tout. De Catalyst, je pense que c'est un band、euh, de Stoner, Doom, un peu OK. Bon. bon. Ça risque d'être intéressant. J'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il y avait un spectacle qui s'en venait bientôt. De Catalyst,、euh, Warbringer,、euh, Nuclear Assault.、Euh, pis, OK. D'après moi, de Catalyst c e s t en Headliner. c e s t en Headliner. Ah, bon. Donc, les c a t a l y s t les Guenilles, je ne connais pas ça. Ben, moi, avec un nom de même, personnellement.、Euh, エンディス・ドラザーズ・エディ・ダイモンヘッド・アナリムス・ゴーグッズ・ディヴィル・ディヴィル・ディヴィル・ディヴィル・ディヴィル・ディヴィル・ディヴィル・ディヴィル・ディヴィル・ディヴィル・ディヴァル・タイム・オブ・グレース・ギョー・スコール・ディ・ソーディ・アニー・ヒーレイト・アザ・レイ・ディング・シャロン・ノフ・バトム・モーベガ・ジョーン C'est top, ça! Anthrax, Hopest, quoi. Très bon. Motorhead, évidemment. Et le gros cirque de Kiss. Ah, ben, Kiss! Et voilà. Et tout ça pour la modique somme de 100 000 Seulement? Il reste encore des billets.、Euh, je vais en prendre une palette. Je crois qu'il en restait deux. Deux billets.、Ouais. Mais ils ne sont pas pour moi. <rire> non, Je pense que tu ne viendras pas, toi. Non. Non. Je n'ai pas le temps. Toi, tu vas être en plein、euh, dépactage、ouais, de boissons.、Oui. a <rire> u Arrête. s Il parle de dépactage je n'ai même pas fini de pacter encore. <rire> Je trouve ça tellement exécrable le déménagement. Moi,、ouais, mais moi, c'est comme le monde. T'as、si、hâte de déménager? Non, tu aimes ça déménager, toi? Oui. J'ai hâte d'être déménagé. Ah,、ouais, c'est clair. Tu te plains tellement. J'espère plus jamais avoir à revivre ça.、Ouais. Ben, moi, je n'aurai pas le choix de le revivre à un moment donné, parce、ouais. qu'éventuellement. La...、Euh... t o i tu as, as l'intention de t'acheter un palace, je pense, bon,、euh... dans les Carpathes. Oui, les c a r p a t t e s l Oui,、euh, les c a r p a t t e s Poursuivons musicalement, chers petits a u d i t e u r s Avec、euh... quelque chose. Avec quelque chose de très rock. Très rock. Très, très rock. C'est très canon.、Euh... C'est vraiment.、Euh, c'est un tube! tube. <rire> <rire> <rire> un tube! C'est effectivement n o n c'est pas un tube du tout. Non, <rire> pas du non, tout. Non, c'est un gros tuyau. Non, c'est ça. Tu me prends i n f e m e c'est plus d'essuie-tout. Un、euh, essuie-tout. On va continuer dans, une,、euh, dans un mode、euh, trash metal.、Euh, cette fois-ci avec une formation qui donne dans un trash、euh, ballet. Trash ballet. Oui, oui. C'est、ouais. pour jouer au ballon ballet, ça b a n n o n c e s t Non, ballet, là, comme les ballets de Bolshoi、oh, et compagnie. Ah, les ballets de Bolshoi, y'a、okay. ouais, ouais. euh, Les membres de cette formation qui s'intitule Gold Ore、euh, jouent tous en collant et en tutu. C'est le fun. On utilisera des Mickey Mouse sur la tête. Ah, comment a s tu f a i t pour le deviner?、Ah, C'est mon esprit de vin. C'est Oui. Et non ton esprit divin.、Hein? Non. De v i n c e vous l'ai dit. Oui, c'est bien cela. Non, la formation Gold War qu'on va entendre à l'instant après la pause publicitaire avec la pièce a p o c a l y p t i q u e Havoc. Tu te rappelles avec Apocalyptic Fear, hein? t u v o i s Suivi, jeu de mots, ainsi de suite. Il y a d'esprit là-dedans. Ah, oui. Il y en a. Le semblant de demi-cerveau qui f l o t t encore e dans le format, il est efficace. Il s fonctionne. n t e、euh, u ce sera tiré de l'album Carving Out the Eyes of God, qui est la dernière parution de cette formation en 2009 sur Metal Blade. On va entendre du, e n t o m b c a n a r o s Quintet, Create All Malleable e n t r e a t i o n m a on va terminer ce bloc avec le délectable Legion of the Dead.、Mmh, t'es donc ben pourri, cette bande-là. Oh, c'est pas d'allure. D'ailleurs, le bloc en entier sera pas o On、évident. se ruine à acheter leur album. Tellement, tellement p r o u s C'est exécrable et c'est comme le bloc, c'est pas écoutable. Non, c'est pas écoutable. Pas Parce que nous, on ne pense que des choses qui sont exécrables.、Ben、vous le savez, j'ai eu、ouais. une discussion justement o u i effectivement. Ce que Réanimation passe, ce sont les choses qu'on déteste le plus,、oui. qui nous font le plus de peine et de d i f f i c u l t é m e n t a l e à écouter. C'est pour ça qu'on garde le power chez nous. Et voilà.、On、regarde, juste pour nous. Oui, juste pour nous. On va en pause publicitaire et on se retrouve avec Gold War.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 que vous a u r e z apprécié ce medley parce que c'était une erreur. Sinistro, c'était vraiment le rythme dans le son. C'était la Légion de ces dames. <rire> oui! l e g i o n of the d a m e d Quelle excellente formation! Mais comme on t'a amené à faire un genre de buzz hors honte, on se disait que. Il y a peut-être juste nous autres qui aiment ça finalement. b e n ça, c'est peu qu'on soit les seuls à avoir acheté les albums. On a fait un digipak c juste pour vous autres, les gars. Ah, oui, puis quel digipak c par exemple. Ah,、oh, c'est cœur.、Hey, ça, c'est une pièce de collection. Là,、oh, ça, il、oui, sauve en 7-8. e s t un livre. C'est du rarement vu.、Oh, ça,、oui. dans ce temps-là, ça vaut la peine d'acheter des CD.、Euh, oh, quand quand、bon. ça sort avec une patente de même.、Là. Tout à fait. D'ailleurs, ça vient de chez Metal Punk. Ouais. Metal Pong, m e t a l Pong, t'as dit? Metal Pong. l à u t r e fait bon écouter du métal. <rire> Là, où il fait bon vivre. <rire> Chez Metal Pong, 573, Saint-Georges, à Trois-Rivières. Allez voir notre petit ami Pierre et demandez-lui l'affaire qui passait à réanimation. Tu l'as-tu? Tu l'as-tu? Ben, tu y diras, je ne sais pas. <rire> Legion of the Dam est la pièce.、Euh, en fait, j'ai commencé avec l'introduction qui s'appelle Sermon of Sacrilege et c'est suivi de la pièce Pre and Suffer. Tiré de l'album Cult of the Dead qui est paru, qui est une réédition finalement de l a première, une de leurs premières parutions sur leur. Non, non, non, Cult of the Dead c'est un album de Legion of the Damned. C'est Fear the Blade qui est une réédition. C'est Fear b l the Blade? C'est u certain. Oui. Fear the Blade c'est une réédition du dernier album de Occult. Ok, c'est ça, t'as raison. Cult of the Dead c'était vraiment un album de Legion of the Damned. C'est vrai, t'as raison. Il y t Malévolent Rapture, t'as Cult of the Dead. Puis les derniers qu'on a.、Euh, Donnez-moi des roses. Donnez-moi des roses et、euh, ergonomie sans eux. Voilà. Donc, Cult of the Dead qui est paru en 2008 sur Massacre Records.、Ah, C'est ça. Malévolant Rapture en 2006, Cult of the Dead en 2008. Il a fait Feel the Blade, qui est la réédition, dans le fond, du de, de, de, dernier album de h o c c o l t puis il a descendu n t o chaos. C'est vrai, t'as entièrement raison. T'as entièrement raison. Ça t'arrive à l'occasion. Bien, des fois, il y a un éclair de génie qui passe au travers de mes deux l b u m s C'était celle du mois. Et non, celle de l'année, franchement. Ah, d'accord, Pardon. Juste auparavant, nous avions m a l é v a l e n t Creation et la pièce de Serial Dementia que l'on retrouve sur l'album In Venom. Ouais, c'est ça, les comforts, le c e matin. C'est ça, d e s t à faire des, des, des, des, des, des, des, des, des, des céréales démentiels. Des euh, <rire> n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est、si、les craques naturelles qui font ça. Voyons-moi donc. <rire> D'après moi, ils font bien une c r a q u e t t e nature. <rire> Envy Nom, étant l'album paru en 2002 sur、euh, Arctic Music. Juste auparavant, nous avions Creator et la pièce de Pestilence, que l'on retrouve sur, selon moi, le meilleur album de cette formation. Pleasure to Kill, qui est paru en 1986 sur Noise. L'époque où Noise était très.、Euh, très Noise. Très, très, très Noise. Mais ça n'existe plus, Noise. Non, ça n'existe plus.、Euh, L'époque où Noise était très prolifique. Voilà. Euh, c'était, c'était le label. C'était pas mal le label.、Ouais. Effectivement, si tu pouvais retrouver le, une bonne qualité de m o t a l les meilleurs b a n d s étaient toutes là-dessus. Ah, oui. Beaucoup.、Euh, ben, i va y avoir e s t retrouver son oise、ouais, ouais. aussi. Celtic Frost, h e l Hammer. n a m it. n a m it, n a m it. C'est un nouveau band, ça, n a m it. n a m it. n a m it. Juste auparavant, Ken Rose Quintet, formation suédoise, et la pièce Self Deceiver, pièce d'ouverture de l'album The Only Pure Hate, qui est paru en 1998 sur No Fashion Record. Euh, nous avions Hintomb. Non, non, faux, faux, faux. J'avais inversé les deux, là, pour faire Oui,、euh... parce que t'as réussi à faire un medley avec Slayer, Oui, c'est, é c o u t c'était toute une histoire, là. Bref, on a eu,、euh, juste avant Canary's Quentin dans l e Gold Horror et la pièce apocalyptique Havoc, que l'on retrouve sur Carving Out the Eyes of God, qui est paru en 2009 sur Metal Blade, s u i v i d'une mini,、euh, incursion de Slayer, euh. Hein,、ah, que c'est ça, encore Slayer, comment ça? <rire> c'est que, bon. La panique, s e s t i n s t a l l é e Non,、euh, j'ai serré、longue. le mauvais CD, hein. J'ai essayé de mauvais CD dans ma mauvaise boîte. Yu, yu, yu, mon Gold R.、Ah, regarde dans ta pochette. Ben ouais, <rire> j'avais, j'avais mis Gold R dans le CD. J'ai rouvert le, t r a e de CD. J'ai remis ça dans ta pochette de Slayer. p après ça, j e r e p a s s en remettant Slayer. <rires> Bref. Euh, juste, euh, avant Ça vient nous avions... pour voir si les auditeurs le suivaient. Ben, probablement, oui. Ben, oui, ça, ça passe bien <rire> à dire. c la o m t i o n o a i t p Nous avions ouvert avec h a n Toom et la pièce Won't Back Down. Ah,、oh, c'est bon, ça. o、oh, n oui, c'est vraiment hot. L'album Uprising est vraiment excellent. Il est p a r u en 2000 sur Tree h Man Record. g Ceci met fin à la réanimation, donc la semaine prochaine. Eh Non, il reste、voilà. quoi? Oui, il reste des choses. Il reste ton.、Euh, ton oui, mais c'est pour,、oui, pour aller avec la tourbe de tantôt. On va avoir une livre de terre noire pour vous. Une livre de terre noire? Une livre de terre noire. C'est pas、ouais. beaucoup une livre de terre noire, c'est une chose. Ton amas se plante une coupe de fleurs. Mais une livre, c'est pas énorme. C'est vrai que c'est pas gros. Tu sais, une fleur peut-être. là. Une fleur de、pas、terre encore. noire? Encore, faudrait pas qu'elle soit trop grosse.、Ça. OK, une livre de terre noire. Donc c'est Book of Black Earth. Hein? C'est l'album de Cold Testament. Tu n'es p s o b、euh, l d'allumer sur ton histoire de livre. u i Un livre de l'allô. o、ouais, u OK. Bon, Book of Black Earth, c'est un band américain formé en 2003.、Euh, ils ont trois albums à leur actif, dont、euh, The Feast en 2006, h、euh, Oroscopus en 2008, et The Cold Testament, paru tout récemment,、euh, le 24 mai dernier, sur Prosthetic Records.、Euh, moi, je trouvais ça. Plate. Non, ben pas plate. C'est pas wow. Ben j'espère que t'as pas trouvé sa plate. Sinon, si t'avais trouvé sa plate, tu le passais, je me poserais de sérieuses questions. Ben c'est. Je t entre deux écoutes, mettons. C'est entre le yes puis le wow. OK. OK, c'est pas le Saperli p o p e t t e par exemple. Ça veut dire que t'aimes ça en, soit entre en une écoute de Wendy O. Williams et de yes. Ouais, ben c'est à peu près ça. q、okay, u a n e les deux, à un moment donné, quand il y a une <rire> t o u n e dans un, s t e x t a s i s u r une t o u n e d'un, puis tu tripes sa tourne de l'autre, ben lui il passe entre les deux, puis ça ressemble à peu près à ça. D'accord. Ben、euh, non, c'est. Ton album, c'est bon, mais il y a des longueurs. Ben. Ça mérite plusieurs écoutes. Tu qualifies cette formation de quel style? C'est du black and d e a t h metal.、Là. OK.、Euh, c'est un d e a t h Des fois, il y a un, un genre de petit gueule à la, à la hardcore, un peu, c e s、bon, les bars. C'est. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, mais c'est pas.、Euh, Wow. Okay. C'est pas wow.、Euh, ouais. Il y, y a un petit quelque chose qui vient que, même que je dois dire que je l'ai écouté en voiture la semaine dernière, puis on était comme pris dans, dans le trafic. bien Trafic, on peut appeler ça. Dans en six, deux voitures. o n é t a i t e p o i g n é c'est parce qu'il y a des travaux, puis tu sais, tu as une lumière, il faut t'attendre ton tour pour passer. À、ouais. un moment donné, ben, la t o u n e a j o u é puis j'ai skippé parce que, regarde, je suis tanné là. OK. Ben, tu sais, c'est pas. Ça se prêtait pas, là. Tu sais, il faisait chaud. puis Mais là, il、ouais, faut spécifier quelque chose, là. Quand t'as skippé la pièce, là, parce que t'étais tanné, est-ce que l'afficheur de, de, de ton radio d'auto marquait Nana m o u s c o u r i Parce que ça、non. aurait pu provoquer cette réaction-là. Parce que Pete Moss. Pe Pete Moss! C'est le titre de l'album, d'ailleurs. Oui, Pete Moss. C'est le frère à Kate Moss, ça, mais, finalement. Oui, ça. ça. <rire> Pe Pete Moss. <rire> C'est n'importe quoi. <rire> oui, comme toujours. Quoi, ce moins ça fait m o i 50 kilos d'engrais avec ça. <rire> donc, on est p a s t i、euh, s en business. De toute façon, ça s'en vient, là. Va Il va falloir que les c h a m b r e s blé d a i n e s vont être bien pleins e tantôt. De quoi tu me parles? De quoi tu me <rire> parles? m a d g r é s a aux fermiers préférez-vous. J'en ai beaucoup. D'accord. Oui, je suis entouré de fermiers,、oui? d'agriculteurs de toutes sortes. o i ça va pas. Bien, C'est ça, que je disais. C'est l e s toutes sortes que je parle.、Ah, OK.、Euh, Bien, Écoute,、euh, oui, on va aller découvrir ça, Book of Blackheart.、Euh, Bien, mais... Peut-être qu'il y en a qui vont trouver l e c o n t e là-dedans, mais moi, c e s t pas.、Euh... Ce n'est pas un album que je vais écouter à tous les jours. Bien,、euh... y a-tu un album que tu écoutes à tous les jours? b e n pas à tous les jours, mais il y a des albums que j'écoute pas mal plus que d'autres. Ah, bien là, spécifie, tu n é t a s pas suivable, toi. n o n moi je suis insuivable.、Ouais. Je suis un être. Tu、euh... es un insuivable. Ben, oui, c'est ça. b e n c e t ça, suivez-moi. b e <rire> <rire> n on va aller en pause publicitaire auparavant. D'accord. Et puis après ça, on va se taper quoi? Quatre pièces de l'album? Les quatre premières pièces de l'album, ça pour vous donner comme une idée.、Euh... Comme je parlais de longueur. La première pièce, oui, c'est une pièce qui traîne en longueur un petit peu. OK. Tu sais, il y a des fois, tu te dis, ben, arrête-le, ça va être parfait.、Uh -huh. Non, ça continue. Ça continue. continue. Ouais, ça. OK. Ben, on va s'en faire notre propre opinion. Go! Après la pause. Ouais.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 Américaine、mm. avec l'album The Cold Testament. Personnellement, comme je te disais tantôt, j'ai trouvé le doigt du, du, du petit problème de cette bande-là. C'est le petit côté métal coreux qui est comme en arrière. Là. Tu sais, on dirait qu'il y a des petits e v a p e u r e s C'est peut-être ce côté-là qui me tape ses u r l nerfs. Euh, rapprochement avec de Black Dial Amurder, peut-être un petit peu. Peut-être.、Euh, moi, moi c'est peut-être le vocal que je trouve un petit peu trop outsider, qui se mélange, qui n'est pas assez homogène avec le r é s e r v C'est ça. Puis on dirait que ben, ça fait une soupe, ça fait comme.、Euh, une soupe pas cuite. Ben, pas cuite. On dirait une grosse soupe au poids avec le lard pas mélangé. Là, <rire> une, une grosse soupe au poids, pas de poids.、Ouais, ben, c'est pas, pas vilain. Pas là. mauvais, là. Moi, je trouve ça correct. Là, ça bouge a n s les trous. Ouais. Ben, J'en je, je, écouterai pas tous les jours. Les... Ça passera pas dans le top, le top de réanimation. t Moi cette non. Année, ça, mais mais c'était correct. C'est bien de le connaître quand même. Oui, oui ben regarde, Écoute, c'est sûr que certains que ça passe, c'est pas mal meilleur que bien des affaires. Là, ah, ben oui, écoute.、Euh, avec... Tu sais, Moi, je c h i s i s d'écouter ça avant Children of Bodom, mettons. Là, D'un méchant bout à、ouais, part ça. s ça.、Ouais. Alors, on a entendu les pièces、euh, Irritating, Spectre, Antarctica, Cross Contamination et Weight of the World. C'est sur l'album de Cold Testament, c'est Book of Black e a r t h et c'est paru sur Prosthetic Records. Voilà qui est dit. Il nous reste à peine le temps de vous passer une dernière pièce, un grand classique. La semaine prochaine, Sinistrose, tu nous prépares quoi? Ben, je vais vous passer le nouvel album de Pain. Oh, OK. Qui est bien sorti. よくよくよくよくよくよくよくよ e よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよ n よくよくよく a くよくよ t よ e よくよくよくよくよくよくよ t よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよく t くよくよくよくよく t くよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよよくよく Cet album-là, il est une coche au-dessus de s s y n i c Paradise. Ah、ouais? oui? Qui était déjà il, pas, pas qui mauvais. Était de, ben, qui était déjà une coche au-dessus de l'autre avant. Puis que Pain, on dirait que ça s'en va comme en montant.、Ah, c'est une bonne sais, chose.、Euh, ben moi, j'aime bien ça. J'aime le côté,、euh, côté techno-metal. Ça, ça me fait bien tripler. Oui, c'est cool.、Euh, je trouve ça intéressant. Donc,、euh, le nouveau Pain, en ce qui te concerne. Oui, puis peut-être un autre truc que je ne suis pas trop s û Il faut que j'écoute comme il faut. e、euh, C'est.、Euh, je me rappelle jamais du nom du band, en tout cas, ça n'a pas d'importance. Il y a Flo Mounier là-dedans, puis un gars d'Auran Noir.、Okay. Ça vient de sortir, là. C'est Sadek, je ne sais pas quoi, là.、Euh, Nivek, s a d e r e ne sais pas quoi, là. À, à suivre. Oui, oui.、Euh, ça va être écouté, mais ça ne sera peut-être pas la semaine prochaine,、euh... Moi, la semaine prochaine, je vous propose, comme je l'ai dit, l'intégrale du nouvel album de Morbid Angel et je fais un spécial ministry. Ah, yes. Il y a longtemps qu'on n'a pas écouté de ministry. Je vais faire un spécial ministry. Mais évidemment, j'irai e n pas chercher les albums Twitch, là, parce que ça va être un peu long pour、Il、n o s autres. d i e u s Pas Mais je... je vais partir avec The Minds. Non, avec、euh, The Land of the Rape and Holly. Oh, Stigmata、ouais, et. Ouais,、euh... euh, et compagnie. On se laisse avec un grand classique Sinistros. Hey, Merciful Fate, tiré de l'album m e l i s s a 25e anniversaire remastered、ouais. que j'ai reçu cet après-midi. Juste dans le bon temps, Juste、même. dans le bon temps. Et Comme ma, ma blonde elle disait, c'est、ah, tu sais, drôle, hein?、Ah, tu reçois tout le temps tes paquets le mardi toi, quand t'as de la radio. Ben oui, c'est comme gage et comme ça. <rire> Merci, Amazon. On écoute Ils v o n t Go. Hey, une minute, toi. Quoi?、Ah, la semaine prochaine. Ah, et allez tous vous faire foutre. Foutre, foutre, foutre. Go!